Comme un goût d'alcool dans les locaux de police Comme un goût de peur chez les meufs de Millia Comme un goût de bœuf dans l'oxygène correspire Me demande pas ceux qui l'épousent pousses, à te passer les couilles Je suis pas les secours, je suis qu une petite qui se débrouille Moi je suis qu'une boulette, me demande pas si j'aime la vie Moi j'aime la rime Mais j'en mère juste parce que ça fait zizer Comme un goût de pasteur, comme un goût d'agapone Comme un goût de hardcore dans les écoles Comme un d'Afrique dans les caisses de la France, y'a comme un goût de Démé d'Emago, dans la bouche de Sarko. Comme un goût de mi-michto près des mercos, y'a comme un goût de cou -cou Dans les chambres des jeunes, comme un gout de boum boum, dans le cœur de mes soeurs, y'a comme un goût de je suis sous les deux qui se. no no s t i a m d a s t i a d i a m s t i a m s t i a m d i a m s t i a m d i, -d -i a m ouais <tis> <tis> <tis> <tis> Eh hey Mélanie, t'as vu l'émission sur les jeunes là, hier soir Non mais abuser une fois de plus tes clichés sur nous, c'est trop naze. Pff, entre nous, s'ils savaient ce qu'on pense de ça. Je te jure. Mais s'ils savaient surtout à quel point ils nous connaissent pas.